Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur les Nous sommes le 15 juillet 2021. Voici les grands titres de cette édition. Trois personnes récemment entrées au Burundi en provenance de l'extérieur ont été testées positives à la nouvelle souche de COVID-19. À leur arrivée, ont été immédiatement suivies et soignées. Le ministre de la Santé publique appelle la population à continuer à appliquer les mesures barrières. On n'a pas de nouvelles du représentant du Parti Sénèl en commune de Moutimbouzi. Et Lingomirakiza est porté disparu depuis une semaine. Sa famille biologique et, et politique s'inquiète. La police et la justice en sont au courant. On fait le point dans ce journal. Et les relations internationales paralysées depuis 2015 au Burundi seront nouvelles avec les visites que le président de la République effectue ces dernières semaines en Afrique et dans la sous-région. Vous aurez l'analyse du professeur Guillaume Ndaikenguru, qui est le docteur en sciences politiques, relations internationales. Vous n'avez pas Isangamilo Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour, la présidente de la République unie de Tanzanie est attendue à Bujumbura ce vendredi pour une visite officielle, selon des sources de la présidence de la République du Burundi. Hassan Sami Soulouhou a été investi le 18 mars dernier après la mort du président John Pombe Magufuli. Les visites effectuées par le président du Burundi dans différents pays de la sous-région et de l'Afrique en général marquent un signe éloquent dans le renouvellement des relations internationales paralysées depuis 2015. Constat du professeur Guillaume Ndai Kengurutse, docteur en sciences politiques et relations internationales. Il espère que même le Rwanda et le Burundi vont s'entendre en se basant sur la présence du Premier ministre rwandais lors des festivités marquant la, le 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi et les discours échangés à cette occasion. On écoute. Depuis 2015, le contexte n'a pas permis que le chef d'État burundais puisse se rendre à l'étranger pour entretenir des liens avec ses homologues. Et je pense que notre pays en a pâti d'une manière ou d'une autre. Donc, aujourd'hui, que le chef d'État actuel essaie de rencontrer ses homologues de la sous-région, ou même au-delà de la région, c'est quelque chose qui est à saluer, qui va dans le sens où, aujourd'hui, aucun État ne peut prétendre vivre sans entretenir des rapports avec les autres. Avoir euh, ces différentes visites effectuées dans différents pays, notamment dans les pays de la communauté est-africaine, pourrions-nous avoir de l'espoir que ces visites... Aient pourront renouer des relations avec des pays qui avaient uh, des relations paralysées Oui, bien évidemment. Les gens doivent savoir que les relations internationales ne doivent pas être toujours pacifiques. Il doit y avoir des mésententes sur l'une ou l'autre question. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait toujours un dialogue entre les protagonistes de ce différent. Et donc, qu'aujourd'hui, le chef de l'État discute avec certaines autorités de la sous-région. C'est quelque chose qui va permettre certainement de gérer d'une manière pacifique ces mésententes. Vous avez vu tout récemment avec euh, la fête de la commémoration de l'indépendance du Burundi, il y a eu la présence du Premier ministre rwandais qui a transmis au Président de la République le message de son homologue qui veut que les relations entre le Burundi et le Rwanda soient redynamisées. Et donc c'est déjà un message qui a d'ailleurs été accueilli positivement par euh, son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi. Est-ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, ces mésententes vont trouver une voie de solution. Que gagne la population burundaise par rapport au renouvellement de ces relations entre les différents pays de la communauté est-africaine Il faut constater qu'il y a des projets qui étaient initiés au niveau de l'EAC et qui commençait à ralentir. Par exemple, ces projets qui sont en rapport avec la construction des chemins de fer ou des routes normales. Si le climat des relations entre ces différents États s'améliore, la population burundaise pourra en profiter. Ce genre d'infrastructures pourront voir le jour. Nous savons que le contexte qui est né de 2015 n'était pas de nature à favoriser la circulation des personnes par exemple entre le Burundi et le Rwanda. Donc euh, si cette situation s'améliore, cette circulation pourra reprendre. Mais aussi ce qui est encore plus important c'est la question sécuritaire. On a constaté que les différents responsables des pays de la sous-région particulièrement le Rwanda et le Burundi dit ont entretenu un climat d'accusation mutuelle comme quoi l'un et l'autre pays entretiendraient des mouvements de déstabilisation de l'autre pays. Et c'est donc le moment de discuter de ce genre de questions et cette problématique de la sécurité pourra être résolue. Tout cela va à l'avantage de la population burundaise. C'était Guillaume ndaïkenguru docteur en sciences politiques, relations internationales. La suite de ce journal, je vous l'avais dit, trois personnes récemment entrées au Burundi en provenance de l'extérieur ont été testées positives à la nouvelle souche de COVID-19 à leur arrivée, ont été immédiatement suivies et soignées. Annonce faite par le ministre de la Santé publique ce mercredi après une visite au bureau de l'Organisation mondiale de la santé. Tadé Ndikouman rappelle que la COVID-19 se présente sous plusieurs variantes et il y a un appel la population à continuer à appliquer les mesures barrières. Suivez le ministre Tadé Ndikouman. Et les variants existent au monde parce que, comme vous le savez, le Covid-19, c'est le virus qui circule à travers l'Ambia. Certainement que quand il y a des variants dans la sous-région, ils ne peuvent pas manquer au Burundi. Mais ce que nous avons fait, c'est de pouvoir prendre en charge efficacement tous les cas positifs et permettre à la population de pouvoir accéder au dépistage parce que une des stratégies de l'OMS, c'est de dépister le maximum possible des cas symptomatiques. Les variants qui se disent ici au Burundi, effectivement, nous avons essayé de faire prélever des échantillons pour voir quelles sont les souches qui circulent ici au Burundi. Et il a été constaté qu'il y avait trois cas de varia Delta, mais qui ont été efficacement pris en charge. Et actuellement, ils sont guéris. Il n'y a aucun problème. Et nous avons aussi cherché les cas contacts de ces varia. Il n'y a pas de fait au Burundi. Ce que nous appelons à la population, c'est toujours observer les mesures de barrière, les mesures d'hygiène, parce que ça compte beaucoup. Mais sinon, la population ne devrait pas avoir peur des varia. Mais il faut avoir en tête que le Covid 19 est toujours là. Peu importe les varia, parce que les varia peuvent se manifester 10 jours au lendemain. Mais c'est le même virus. L'essentiel, c'est de pouvoir observer les mesures barrières, les mesures d'hygiène, mais aussi consulter à temps. Quand il y a des signes, aussi accéder au dépistage. Nous avons eu trois cas qui venaient de l'extérieur, deux qui venaient de Rwanda et l'autre de la Somalie. Et nous avons pris en charge efficacement ces cas. Il n'y a pas eu de décès. Nous ne différencions pas les types de varia, mais on prend en charge tout cas pour Il n'y a aucun cas à réanimation dans tout le pays, mais nous avons au moins aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, six cas qui sont hospitalisés, mais qui ne sont pas graves et qui ne sont pas de ces variés. Le parti congrès national pour la liberté interpelle l'administration à la bonne gestion des arrestations faites ici et là de ses militants. Le porte-parole du CNL s'inquiète de l'arrestation d'un certain Elingo Mirakiza représentant de ce parti en commune de Moutimbouzi. Les portés disparus après son arrestation la semaine passée, Terence Manerambona estime que considérer tous les Burundais au même pied d'égalité serait une issue favorable. On l'écoute au micro de Mer Et ce qui nous inquiète beaucoup plus aujourd'hui, c'est qu'il y a même des militants du Parti Sénède, même des responsables qui sont arrêtés, arbitrairement, qui sont portés disparus. Notre représentant communal, Dom Domo a été arrêté en pleine journée. D'après les informations que nous avons reçues, il aurait été embarqué dans un véhicule à bord duquel il y avait des hommes en uniforme militaire. Et à partir du 9 juillet, on n'a aucune trace de sa vie. Même des rumeurs commencent à circuler disant qu'il aurait été exécuté sommairement. Nous avons d'autres cas similaires. Par exemple, le cas de Naïma Oscar à Disparus. Nous avons un autre cas aussi qui s'est passé à Guiharo, Kaburandéné, disparu, et d'autres cas qui sont observés ici et là, sans pour autant évoquer les arrestations arbitraires qui se commettent un peu partout dans le pays. Nous avons des cas observés à Guiharo, Aïtawa, Utegama, Ndava, Rusaka, Mishiha, Boussoni. On n'a jamais identifié les auteurs, on n'a jamais démasqué ce qui peut ces actes ignobles. Nous sommes très inquiets, c'est pourquoi nous avons toujours alerté l'administration, nous avons toujours alerté la police, nous avons toujours alerté même la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour que ensemble peuvent conjuguer les efforts pour traduire devant la justice ces gens-là qui continuent à ternir l'image du pays. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour donc trouver solution définitive à des problèmes pareils L'administration ou le pouvoir public devrait en principe prendre ou considérer tous les citoyens au même pied d'égalité. C'était le porte-parole du Parti Congrès national pour la liberté Terence Manirambona Et ce cas d'enlèvement du président de ce parti en commun, Moutimbouzi, est connu de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNIDH. Dr Sixte Vigny Nimuraba, président de cette commission, fait savoir que la dite commission a déjà approché d'autres institutions pour des enquêtes. Il informe en outre qu'une dizaine de membres du parti CNL arrêtés suite à l'insécurité, notamment en Provence Mouranvia, ont été relâchés. Suivez-les au téléphone de Mireille Kanyang. Comme on le fait toujours quand on a des allégations de violation des droits de, droit de l'homme, on fait recours aux institutions appropriées pour pouvoir mener des investigations. Et quand nous avons entendu ces allégations, nous avons contacté les différentes structures étatiques, à savoir les organes chargés de la sécurité. Et ils nous ont promis qu'ils allaient faire des enquêtes. Et nous avons aussi fait des suggestions aux requérants pour savoir exactement comment procéder pour que leur justice soit... Fait. Au sein du parti CNL, euh, ce parti se plaint comme quoi ses fidèles sont malmenés à travers euh, le pays. Êtes-vous au courant de ces plaintes Vous savez que dernièrement, il y a eu des dérives d'attaques euh, contre la population civile et surtout les voyageurs. Et nous avons eu exactement des requêtes de la part d'eux pour savoir euh, si était au courant des arrestations qui s'étaient faites euh, à l'encontre des membres de leur parti. Et aussitôt, on entendu ces allégations, nous avons contacté des euh, institutions de défense et de sécurité pour nous rassurer s'il y avait des enquêtes en cours, et ce qui a été confirmé par ces institutions. Et, et juste quelques jours après, on a vu qu'il y a même pas mal d'entre eux, ceux qui avaient été arrêtés, qui ont été euh, relâchés, mais il y en reste encore quelques-uns euh, pour des motifs d'enquête. Donc, je pense que euh, Les enquêtes, nous, nous ne pouvons pas nous intercaler entre des organes étatiques pour arrêter les enquêtes. Nous ne pouvons qu'encourager à ce que la justice soit faite et dans un délai raisonnable. Sixte-Vigny Nimuraba, présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Sur ce, le porte-parole du ministère de la Sécurité dans ses attributions informe que la famille a saisi le parquet et non la police judiciaire. Nous tentons d'en savoir plus avec le porte-parole de la Cour suprême que nous essayons de contacter, mais sans succès, mais sans succès pour l'instant. Et dans la suite de ce journal, l'intégration des peuples autochtones dans différentes structures étatiques est l'un des signes du pas déjà franchi dans la promotion des droits au Burundi. Mais le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme reconnaît toutefois que certains défis restent surtout liés à la discrimination sociale à leur égard. Pour Dr Sixte vigné Muraba, ils doivent être conscientisés à la défense de leurs droits. Il s'exprimait ce jeudi à Mgaro lors d'un atelier d'échange sur la situation actuelle des droits des peuples autochtones au Burundi. On a enregistré pas mal d'avancées depuis 2017 quand il y a eu la déclaration universelle des droits de l'homme et surtout des droits des peuples autochtones où on a commencé les initiatives d'éradiquer la discrimination à l'égard des peuples autochtones. Mais il faut quand même qu'on connaisse que même si au Burundi on a déjà commencé à les intégrer dans les différentes structures étatiques et non étatiques, même si ils commencent à fréquenter les écoles, on ne peut pas se perdre de vue pour dire que toute personne de la catégorie des peuples autochtones à droit à l'éducation, à droit à la santé à droit à l'allongement mais il faut quand même qu'on continue à travailler pour qu'on puisse eh, relever le niveau de vie mais aussi relever les relations même sociales entre les Burundais. Le défi qui reste c'est que tout premièrement il faut qu'on élève la conscience de ces mêmes peuples autochtones pour qu'ils sachent ce qu'ils cherchent parce que si on est là pour les aider et qu'ils ne sont pas conscients de la nécessité ça sera difficile mais aussi qu'ils puissent parler de ce qu'ils aimeraient faire. Comment est-ce qu'ils aimeraient être assistés, mais aussi sensibiliser le reste de la population pour que toute la population soit consciente du besoin que les droits des peuples autochtones soient respectés au Burundi et partout au monde. Les agriculteurs de la colline Nyamiyaga en commune Gyogazid de la province Ekarousi exploitent les marais et d'autres terres domaniales pendant la grande saison sèche grâce à l'irrigation. Ils disent que cela leur permet de récolter pour la consommation et l'écoulement au marché. Les moniteurs agricoles et les responsables administratifs se félicitent de ces techniques et invitent d'autres au coins du pays de s'en servir de modèle. Elinibel Nibigira. Sur la colline Namiyaga de la commune Gihogadzi en provence et Caroussi, difficile de distinguer les marais d'été endomanial. Ils sont tous en train d'être exploités. Partout, l'on est en train de cultiver, mais il y a aussi des champs de différentes cultures, comme les légumes et autres. Judith Bangirinaama est agricultrice qui pratique l'irrigation. Le projet de cultiver pendant la grande saison sèche nécessite un endroit où il y a des cours d'eau ainsi que des engrais. Les cultivateurs s'intéressent beaucoup à ce projet. Maintenant, il n'y a pas d'eau inutile. Des gens qui arrosent. Les cultures sont nombreuses. L'eau est devenue plus utile, elle ne se déverse plus inutilement. Patrice Rabiyambele, nous le rencontrons dans son champ en train de l'irriguer. Il trouve que l'exploitation agricole pendant la saison sèche est d'intérêt capital. Cultiver pendant la grande saison sèche, On gagne de l'argent même si les produits sont achetés à bas prix. On trouve des légumes pour les enfants. Au mois de septembre, proche de la saison pluvieuse, je vends mes chèvres pour avoir de l'argent afin d'acheter des engrais. Je cultive du maïs, des haricots pour chercher la ration des enfants. Toutefois, Juvenal Yavirimana, moniteur agricole de la colline Nyamiyaga, regrette que ces agriculteurs font face au manque de semences sélectionnées. Généralement, nous faisons face au manque de semences sélectionnées. Nous souhaiterions avoir ces semences qu'on peut même acheter, nous acheter nous si nous elles sont disponibles à temps, mais le gouvernement peut aussi les distribuer comme subvention ou crédit avec des intrants agricoles et après la récolte, les agriculteurs peuvent procéder au remboursement. Frédéric Niki Minwe, administrateur de la commune Girogadzi, encourage ces agriculteurs et invite d'autres différents coins du pays de leur Prendre comme modèle, J'invite d'autres responsables et administratifs de cette province ou d'autres communes frontalières de sensibiliser leurs administrés à l'irrigation et s'ils savaient nécessaire, ils peuvent venir s'en rendre compte et tirer les leçons de cette technique déjà adoptée sur nos collines. La technique d'irrigation, à part la commune Girogazi, est en train d'être répandue dans d'autres contrats de la province également. Et cette technique d'irrigation pendant la saison sèche est actuellement appliquée par des agriculteurs, surtout ceux qui sont regroupés en coopérative. D'après le ministre en charge de l'agriculture, de Derurema, depuis l'an 2017, le gouvernement a pris l'engagement de sensibiliser la population à cette technique. Il ajoute qu'ils ont octroyé 80 pompes à eau à ces agriculteurs pour les encourager. Et Certains habitants de la zone Giza, à de Bujumbura, disent qu'ils conservent jalousement le reste des médicaments prescrits par le médecin. S'il advient qu'ils se sentent rétablis avant leur épuisement, au moment où d'autres déclarent devoir terminer toute la cure, tous convergent sur la méconnaissance des conséquences de la conservation des médicaments périmés chez eux, expliquant que quelquefois même les enfants peuvent les utiliser. Reportage Jérôme Hakizimana. Selon cette maman de la zone Ebrisa rencontrée, une fois qu'elle se sent rétablie avant la fin des médicaments lui prescrits par le médecin elle les conserve avec ça chez elle Elle n'est pas la seule D'autres habitants de cette même zone qui se sont exprimés à ce associés sur le micro-tortoir de la radio Sanganilo affirment avoir vécu la même situation. Certains trouvent qu'ils ne pourraient pas mettre hors usage les médicaments qui les ont coûté cher alors que la maladies peuvent survenir. Les conserver dans un endroit où les enfants ne peuvent facilement franchir, c'est l'une des astuces auxquelles ils indiquent faire recours pour éviter que les enfants puissent les utiliser pour leurs fins, ce qui n'est pas toujours évident selon les autres, surtout là où on a les enfants turbulents. Toutefois, tout converge sur la méconnaissance de l'utilisation inadéquate des médicaments, l'usage et la conservation de ceux périmés sur la santé humaine et en demande de la sensibilisation. C'est au moment où les spécialistes en matière de la santé ont dit que l'utilisation inadéquate de médicaments ou les actes de ce périmés constitue un danger humain sur la santé des personnes qui les utilisent et conseillent de les ramener à la pharmacie. Actualité internationale Plusieurs communautés ont pris les armes en Afrique du Sud pour tenter de protéger leurs biens et d'assurer leur propre sécurité face au chaos qui règne dans le pays. Une alternative devant ce que d'aucuns considèrent déjà comme de l'inertie des pouvoirs publics à faire cesser les pillages et donc à protéger les biens des populations Alors que des commerces sont à la merci des émeutiers. Mais le gouvernement sud-africain met en garde contre le revers de cette initiative. Rappelons ici que plus de 72 personnes ont été tuées 1234 1 234 autres arrêtées, selon la police, depuis le déclenchement des émeutes en Afrique du Sud. Vendredi, des violences consécutives à l'incarcération de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Et Amnesty International dénonce la complicité des Européens qui continuent honteusement d'aider les gardes-côtes libyens à capturer des personnes en, en mer et à les renvoyer de force dans l'affaire de la détention en Libye. Dans son récent rapport, cette ONG affirme que fin 2020, la direction libyenne de lutte contre les migrations illégales a légitimé ces violations des droits de l'homme en prenant le contrôle de deux centres de détention gérés par des milices où des centaines de réfugiés et de migrants ont fait l'objet de disparitions forcées ces dernières années. Le L'ONG a recensé plusieurs cas de femmes violées par des gardiens en échange de nourriture ou de leur liberté. Aux violences sexuelles s'ajoutent des actes de torture, du travail forcé et d'autres formes d'exploitation. Indigné par le, le silence coupable des Européens, l'ONG a appelé les autorités libyennes à fermer immédiatement ces centres de détention. Il est 13 h 16 à Taboujamboura et Suri Sanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en ondes par Albert Douayo. Au micro, Jean vous m'en a passé un très bon après-midi.